le honen zuleak Euskali jatietan zizte gure jaiairru ik jatie eta esperuko botza gira gau joan zuzenean, hauteskundeetako lehen itogdu baitugu ga lehen main ingurua ni hittzei buruz mintzatuko gira gaukoan agittzeko auteskundeak aipatuko ditugu eta sei haut mainaren inguruan ditugu sei hautagaia uhbildu zaizkigu joan, jasatak ditz gilafit, Michel Venac, Guillaume Baruc, Jean-Benoît Saint-Cricq, et à Max Brisson, qui est maïnore en Angoulouan, Mathieu Ako Kessimisandou, et Thori autagai, horkoan mainaren inguruan eta eztabaida. tabaida, ez tabaida ordu batez eginen Euskali jatietan zuzenean, miahitzeko hauteskundeetan importanteak izanen diren gai batzu aipatzeko asmoarekin, etxibizitza aipatuko dugu dudari gabe asira batean etxibizitza bezala gahaioak eta mugikohtasunak gahantzia berezia dute miahitzen, euskara euskara politika, zein hizkuntza politika, miahitzen hori ere galdetuko diegu gure autagaiei eta horien arabera eskola egin oren egepogma nola aplikatzeko asmoa duten azkenik uren kalitatea ere izanen dugu izpide gaigusi horiek beraz ordu batez euskaldizietan gure sei hautagaiekin goazen aintzena auteskunde solas euskari jatieetan eta nere laguntzeko gaurkoan nere ondoan oianadake atzaldeon Atzalde honekita atzalde honen zuleak bizitez beraz miajitze miajitze aurkeztu behar jaeginu keze datu aipagenezake miajitziri buruz zakeo jontana Miarritze Lapordiko erri nagur sinetako bat daug, eta bat mila biztanleko erria, Zentro Eskuinaren esku izan da urteetan, Bernard Mahi, ERPR-ekoarekin, milagatzun arte, eta didi bukotra modemekoarekin gaur arte. Bukotra, kez aurkesteko erabaki harturik, bere biha suantak pare izanen dira, Zentro Eskuina zatituz. Iri Balnearioa da miarritze, Frantziar estatu mailan ezagutua den gune turistikoa. Horren araberako azpiegitura handiak eraiki ditu borotraren geiengoak azken urteetan. zite de l'Océan aldirati orietako adibideak dira. Aurtengo hauteskundeetan herriko politika izanezik herri elkargoak ere garrantzia berezia izan du hauteskundeetan. Hautezleen bozkek zuzenean hautatuko baitituzte elkargoko kontseilariek. Hiri elkargoan ere garrantzia eta pisua handia du miarrizek zazpi ordezkari dituelkargoan. Arabera zen eh? agitzeri buruz eman genitzake datu batzu, Ara, eh? ez da aurkezpen orokoja simplea baizik ezkira gehigin luzatzenhal, al. aliiz ere eraipatu behar ditugu zazpi hautagai deklaratuak dira oraino zazpi hautagaek eman dute hogin zegendaren begi sei ditugu gaurkoan mainaren inguruan zinin dira hoiekko joien da ge. Max Brisson, berroita mazazpi urteko irakaslea, unp departamentuko idazkari nagusia ere bada. Mila behatzeun hautatu eta izan zen lehen aldiz erreko kontseilari, didie bohotraren lehena suantada, bi milazortzitik eta UNP, UDI, modem eta EAD-aren sustengoarekin aurkezten da. Michel Venakkirurogeita zorzi urteko psiko soziologoa modemekiko kidea da hauteskundetara ettikketari gabeko zerrenda ireki batekin aurkezten bada ere Milbiatzun tal aurogeita hamaikan hautatu izan zen hautut aldiz eta milabiatzun talurogeita mostetik asuuan da poeitz eta klabe sektoreko abertzaleak bere aldeko autua egin dute. Gilafit, irurgoita bosturteko ekonomia irakaslea alderdi sozialistaren auta gai izan da, Frantziako herri handi ezberdinetan goi ardurak okupatu izan ditu, 2008-an finantza asoanta izan da, aurten goa uteskundental, alderdi sozialistaren babesarekin aurkeztuko da. Jean-Benoaz Senkrik, berrogeita masai urteko abokatuada, bimila batean ona eskuineko zerrenda buru izan dena. Prisonek, bohotxarekin joaiteko autua egindakoan, eskuineko zerrenda bat berzela sinetsirik engaiatu zen lehenaldiz. Ideea berdinarekin aurkeztuko da aurten ere, eskuineko ideiak lekua izan dezaten. Richard Tarditz, berrogeita sortzi urteko rugbilari uia, da, futbol amerikarren aritua, lehen aldiz politikara salto egiteko pausua eginduena, etiketarik gabeko zerrenda bat eramanen du. Guillain Barük, okaitan basei urteko medikoa da, zerf munduan ibilki dena, lehen aldiz aurkesteko da, hauteskunde hauetan, eta zerrenda gazte bat osatu du miarritzari arnaz berri bat emateko sedearekin. Ikusi ditutok, keinu batzo, hau tagaien artean, maak zuizonen zat modemen sustengoa ipatzen dugunan, departamentu maila neginiko akordioetaz ari gira. Dudarik, gabe, gauk ezta baidara horbindu ezpadira ere, Mathieu Akof honduko sekin aurkeztuko da, bere are ipatu behar dugu. Eta oraindik zerrenda osatzea lohtu duen arkitu ezpada ere, frente nazionala ere, aurkezteko da miahitzen, martxoaren seia arteitzen beharko dugu ikusteko, ja, bere zerrenda osatzea lortzen duen. Ala ez, hautagaiak horiek dira, miah gista herri itza ema naizen diegu euskala ijatietan eta goizuntan, arantsa idi de merkatura joan da, miajitzeko ondoko ausa pesari zer galdetzen ote dioten jakiteko miajitze jakentsun nitzagun miajitza jaka Kimfas aloui uh, gratuit parce que je suis adulte handicapé je touche pas ganjous par mois et, pi, uh, loaie, et pi, uh, low, voilà c'est compliqué Moi, je veux la droite, hein. parce qu'il y en a marre de la gauche, ils sont là que pour nous taxer. Aujourd'hui, remettre les gens au travail, euh, déjà, euh, arrêter de taxer les gens qui travaillent. Le plus important sur Biarritz, mais je pense qu'au d'aujourd'hui, ce sont les, les parkings, quoi les places. Parce que bon les, les locaux, euh, juste autour des Halles, euh, ça peut aller, mais après, euh, dès qu'on veut stationner, c'est le gros problème aujourd'hui. quoi Après, euh, je crois que ça a été une belle réussite, les Halles sont, sont magnifiques, en plein cœur de Biarritz. Il y a juste ce, ce, ce problème qui est quand même assez euh, important. Je voudrais voir euh, vraiment pour une politique de logement au niveau euh, voilà, au niveau de la ville dans son ensemble pour permettre aux gens de pouvoir venir travailler, notamment sur Biarritz, ça devient difficile. Beaucoup de biarrots euh, maintenant vivent à Anglettes pour venir travailler à Biarritz. Voilà, voir euh, tout toute cette politique-là et notamment sur l'emploi, aider les entreprises à venir sur Biarritz et à redynamiser la ville pour pouvoir la faire évoluer et vivre un peu mieux que maintenant. C'est un peu endormi ce temps-ci. En oui, logement, ça, ça peut être une, une des raisons pour lesquelles les gens ne sont plus sur Biarritz aussi, donc c'est quand même assez important. Alors pas forcément du logement social, mais aider les gens à, à pouvoir accéder à la propriété ici, ou à des locations en bonne et due forme. Ara beraz, semiajistajena eh, hitzak goizuntana miahitzeko merkatuana gai batzu entzun ditugu, kezka batzu aipatu dituzte, guk horietako batzuren buruan, e, batzuren inguruan antolatu na izanduko arratsaldeuntako. Ezta baita etxe bizitzaz arituko gira lehenik, etxe bizitzaz miahitzaher batzuen kezkadaena entzundu sue e, beraz mikro edo do txoko chocoartana garraioa ere. Aipatuko dugu garraioa eta aparkalekuen gaia ere zehazkiago, Euskara azere harituko gira hizkuntza politikaz miahitzen eta hojen arabera beraz, eskola egitmoa ere aipatuko dugu eskola egitmoaren aplikatzea egokituko baitzaio ondoko egiko etxeari eta bukatzeko uren kalitatea azere mintzatu nahiko genuke gaukkoan gure mainaren inguruan diren sei hautagaiekin. abian da beraz ez tabai da, bai da miahitzeko auteskundeaka ipagai gaukkoan Euskal Iratietan Auteskunde Zolas Euskal Iratietan Eta lehen gaia aipatzeko, zuri hitza joiana etxe bizitza aipatuko dugu. Etxe bizitzarren genezake miharritzeko gai garrantzintzuenetakoa dela, legeak euneko 25 bosteko etxe sozialak izan bar badio ere, miharritzan ez da respektatua, intzeren datuak hartzen baditugu etxe bizitzen euneko berrogoia, bigarren etxe dira, euneko lagua etxe bizitza Uchak. Angelu eta Baionan ezpada ez bezala, ba, demografiak berea egin du azken urteetan eta gaztentzat gero tasailagoa da etxe bizitza bat eskuratzea. Inguruko herritara joan behargira bizitegi bat aurkitzeko eta proiektu berrietan agilera uzoan 500 bizitegiko gunea eraikitzeko asmoa bada, zerrenda ezberdien artean desadostasuna sortzen duen gailada. Eta baida irekitzeko bakoitzaren programetan aurkezten da, ez da irekitzeko beraz, bakoitzaren programetan aurkezten da etxibizitzaren arazoa. Denek janen diguzue dudarik gabe, konpondu behariko arazo bat dela, ez dugu dudatzen. Baina guk, jakinaiko genuke gaurkoan, hemen bilduzisten sei hautagaien artean, zehazki, Zerg egiteko prestizten, miagitzen etxe bizitza eskubidea behematzeko. Horain arte, euh, bohut garen agintaldean hartu duzunez, lehen ikitza emanen dizugu Max Brisson, Zerg egiteko prestzira, gaurigun, miagitzen etxe bizitza eskubidea behematzeko izan dadin. Je partage votre constat. Cela dit, faut aussi savoir que nous avons une ville très dense où il y a beaucoup de logements et que la situation d'aujourd'hui, c'est à la fois la conséquence de la remontée d'image de notre ville. Et tant mieux, parce qu'elle a été attractive. C'est largement la conséquence de la politique qui a été menée par les municipalités successives sous l'égide de Didier Borotra, Et que les biarros ont demandé, cest d'ailleurs pour cela que Didier Borotra a été élu, un urbanisme strict. Moi, je vous rappelle de l'époque, depuis ma fenêtre, on pouvait compter 17 grues. Mais c'est justement parce qu'il y avait beaucoup de disparition des villas qui font l'âme et l'identité de notre ville que c'est cette petite urbanistique stricte a été mise en place. Donc oui, il faut... Inverser ce mouvement, oui, la dévitalisation de notre ville est un vrai problème, donc il faut saisir toutes les opportunités, travailler beaucoup, comme le disait votre auditeur aussi, dans l'accession, en particulier l'accession sociale, la propriété pour les jeunes couples et les familles il faudrait saisir toutes les opportunités il peut y en avoir à Guidera mais avec en respectant beaucoup le caractère sportif de, de et la densification générale du quartier peut-être Igrati et puis dans le patrimoine de la ville en particulier il faut peut-être aussi que la ville montre l'exemple à travers de bonne utilisation de son patrimoine il y a peut-être des possibilités de logement aussi dans les, le patrimoine Merci Bertrand Brissant la parole est à Michel Venac vous aussi vous avez participé avec des idées donc au dernier mandat Comment faire donc pour que le droit au logement soit garanti à Miritz Je crois qu'on sera tous d'accord sur le, le constat qui vient d'être fait. Il y a un, un, un déficit euh, effectivement de logement. Vous savez que Biarritz a des contraintes euh, importantes. Il y a une NPP-AUP, il y a un aéroport, il y a une loi littorale. C'est la deuxième ville la plus dense du département. Donc évidemment tout ça euh, fait que euh, la, la production de logement est difficile. Euh, il faut faire quand même un effort de production même si je crois que la solution sera au niveau de l'agglomération et sans doute de de au-delà la, de, de au l'agglomération, de peut-être même du SCOT. La question du logement, il y a 800 euh, euh, biarrots qui attendent du logement sur la ville. On n'arrivera jamais, je pense, à combler véritablement cette demande. Néanmoins, il faut faire un effort de production supplémentaire. Et moi, euh, si je suis élu maire de cette ville, euh, dans les semaines qui suivront, je mettrai en place une commission une mission plus exactement pour le logement elle sera composée d'architectes urbaniste paysagers qui rechercheront tous les fonciers stratégiques tout toutes les endroits où on peut faire du logement des petits programmes qualitatifs elle regardera aussi dans les bâtiments publics ce qu'on peut faire donc il y a encore à une commission du alors àvier une commission alors pour michel venac gilafitete qu'est-ce que vous proposez alors bon d'abord moi on constat effectivement il est alarmant parce que la baisse de population elle vient essentiellement de la baisse des familles avec enfants, c'est-à-dire des actifs qui sont en fait allés se loger déjà sur l'agglomération malheureusement ils l'ont trouvé, voire même au-delà puisque ça va jusqu'à l'Estaritz, etc donc pour moi c'est une urgence et je considère qu'il faut agir vite et, et, et fort parce que ça veut dire qu'on perd 120 familles par an approximativement c'est énorme Euh, conclusion pour nous il y a deux axes importants la densification du tissu urbain là où c'est raisonnable dans le respect de la qualité architecturale parce qu'on ne veut pas revoir ce qui s'est passé dans les années 80 euh, et de, donc nous ré réviserons le PLU pour maintenir une protection du patrimoine. Deuxièmement deux opérations importantes que je juge stratégiques c'est d'une parcelle celle d'Aguilera où il y aura des équipements sportifs, mais également il faut des logements. Et, et ensuite, Irati, que je considère un quartier là aussi stratégique, et à chaque fois avec une proportion merci. importante de logements sociaux. Merci, merci Guy Laffitte. Saint-Cric. Oui, euh, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses, mais il y a quand même une réalité qui est incontournable, c'est le prix du foncier à Biarritz. Biarritz est une ville très dense et on peut nous raconter ce qu'on veut. Créer du logement en accession du logement social, c'est difficile parce que le foncier est très cher. Et euh, je pense que lorsqu'on vous dit qu'on va placer beaucoup de logements dans Biarritz, je crains hélas que ce ne soit pas des logements accessibles. Alors, venons-en aux deux grands projets dont on a parlé. Aguilera, je suis résolument contre... Le parc des sports d'Aguilera, d'un seul tenant, il a du sens pour les sportifs. Et si je suis élu, sachez-le, je m'opposerai au saccage du parc d'Aguilera et à son bétonnage. Je veux que les installations sportives soient améliorées, entretenues. Donc ça, hors de question. Par contre, Irati est le bon endroit. Parce que sur Irati, je considère qu'on peut faire au minimum 400 logements, peut-être un petit peu plus en densifiant davantage. Et à ce moment-là, ce sera très intéressant parce que vous avez une zone commerciale qui est à l'heure actuelle surdimensionnée. Il y a qu'à se balader dans la galerie pour voir que les commerces ne fonctionnent pas. Et ça, ça les fera marcher. oui, Aguilera, Guillaume Baric, vous aussi, vous êtes contre le projet Aguilera. Alors oui, nous, on est d'accord avec le diagnostic. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de logement à Biarritz, hein, y compris pour les classes moyennes, qui, même avec un bon budget, n'arrive même plus à louer On trouve plus rien à louer sur Biarritz. Donc euh, la situation est alarmante, mais euh, notre liste, euh, donc qui est composée majoritairement de jeunes actifs, n'est pas d'accord avec les solutions qu'on nous propose, à savoir densifier encore plus une ville qui est déjà la plus dense de l'agglomération. Donc il faudrait traiter le mal à la base, et à la base c'est quand même la disproportion de résidences secondaires que nous avons à Biarritz, hein, où on a atteint plus de 50% en centre-ville. Donc il va falloir réfléchir à des mécanismes, fiscaux notamment hein, voir ce qu'on peut faire au niveau de la commune pour euh, moduler euh, les taxes hein, euh, et après porter ce problème on va non, porter porter ce problème au niveau national parce que il faut se fédérer avec d'autres villes comme saint- jean de luz euh, qui ont le même problème que nous si on laisse la situation évoluer euh, dans 5 ans on aura 70% de résidences secondaires et les 1000 logements qu'on aura construit n'auront servi à rien donc je propose un grenelle du logement sur la côte basque Euh, dès la prochaine mandature, il faut que tous les maires de la Côte-Basque se mettent autour d'une table pour voir les solutions. La parole est à Richard Tardit. On va évoquer le sujet des résidences secondaires. Après, Richard Tardit, votre proposition Aujourd'hui, Biarritz, c'est une ville qui est très dense, qui est trop dense. Euh, revenir sur des solutions comme il y a une cinquantaine d'années, de faire des bâtiments collectifs aux frontières de notre ville n'est pas la solution. Il y a un projet à Clébert qui existe depuis huit ans, qui n'est toujours pas terminé. Donc je pense que le maire de Bain devra en faire une priorité essentiellement. Terminer ce projet de Clébert pour que les biarros puissent se loger à Biarritz. La deuxième chose, vous l'avez dit plus tôt, il y a 4% de bâtiments et de logements vides dans Biarritz. Pourquoi pas se concentrer plutôt sur ces logements vides et chez les renouveler, les mettre à disposition des biarros aujourd'hui, voire avec ces résidences secondaires qui sont vides la majeure partie de l'année, inciter ces propriétaires à les mettre à location aujourd'hui, au moins pendant la période scolaire du mois de septembre au mois de juin, ce qui permettra au Biarro de se loger à Biarritz sans aller faire des bâtiments collectifs aux extérieurs. Et bien sûr, il faut éviter de bâtir nos aguiléras. Aguiléras est un parc des sports et il faut qu'il le reste. Merci monsieur Tachtitz. Euh Maximilien, vous voyez réagir avant. Taxer les résidences secondaires, c'est pas crédible. Mais les résidences secondaires répondent à des lois nationales, c'est le parlement dans ce pays qui vote les lois. Vous savez la région où il y a le plus de résidences secondaires, c'est l'Île-de-France. Et l'Île-de-France, les résidences secondaires appartiennent à des classes moyennes, voire même à des classes populaires, aucun aucun gouvernement, fut il dirigé par monsieur Mélenchon, ne prendra ce type de mesure. Donc il faut obligatoirement créer du logement. Vous savez, pendant 20 ans, notre ville a connu un fort développement de logement avec une évaporation vers les résidences secondaires. Je comprends bien qu'il ne faut pas densifier davantage et je ne suis pas tout à fait d'accord avec les propositions de Guy Lafitte, qui, lui, veut densifier. Moi, je ne veux pas densifier. Lui, veut créer beaucoup de logements à Guilera. Moi, je ne veux pas. Lui, veut en créer beaucoup à Je ne veux pas. Mais je veux aussi créer des logements parce qu'il faut bien sûr répondre à l'échelle de l'agglomération à, la, à la problématique du logement des jeunes et des familles. Guy Lafitte, vous voulez... Oui, alors juste rapidement. D'abord, il faut une loi affichon penser les résidences secondaires, il y a eu une proposition à l'automne 2012, elle a été rejetée et à mon avis, il y aura ce type de loi n'aura jamais aucun succès pour des tas de raisons. À partir de ce moment-là, on dit il faut pas densifier. Je suis désolé mais euh, le problème de Biarritz, c'est l'attractivité c'est aussi le fait que le rythme de la construction a chuté, fortement chuté. On est passé de périodes il y avait 150 logements par an à 50. Si on ne change pas ce rythme-là, rien ne se passera, rien. Et les familles continueront à partir. Et on aura les allers-retours quotidiennes des gens qui travaillent à Beritz et qui habitent déjà, non seulement dans la l'agglomération, mais plus loin. Michel Monac. Oui, d'abord, je voudrais faire une petite rectification. Vous avez généreusement attribué l'investiture du modem à euh, Max Brisson. Je, je suis quand demandé. même désolé, tu avais rien demandé, mais euh, l'investiture du modem, c'est moi qui l'ai. Merci. <rire> euh, <rire> Ce marché fait corrigé. Sur cette question du logement, moi, j'ai la conviction que nos possibilités quand même de production de logements sur Biarritz sont quand même assez limités. Il faut quand même se le dire. Et dès lors, nous ne savons pas aujourd'hui exactement quelles sont les disponibilités foncières qu'on peut utiliser. Je crois qu'il y en a. Il faut revoir ce plus. Il va y avoir un desserrement de la ZPP-UP avec, vous savez, une nouvelle euh, euh, formule qui s'appelle les, les AVAP. Il faut regarder absolument comment on peut desserrer. Moi, je ne parlerai pas euh, de densité supplémentaire. Je parlerai comme le font les urbanistes, d'intensité urbaine supplémentaire. C'est-à-dire comment on peut, dans un, une ville qui est déjà dense, trouver des niches foncières qui permettent des petits programmes de logement. Et là, effectivement, je crois qu'on peut créer, dans cette euh, proportion-là, on peut créer Merci véritablement Richard Tardit Il est évident que la révision du plan local-urbanisme est une solution. Celui-ci n'a pas été revu depuis 1996, il y a aujourd'hui à Biarritz beaucoup de petites maisons qui sont sur des terrains de 2000 3000 à 3 On peut, en revoyant ce PLU, réorganiser ces terrains, permettre à des gens de pouvoir construire une maison pavillonnaire pour une, pour une jeune famille. Et donc c'est une solution aujourd'hui pour pouvoir euh, augmenter le logement à Biarritz. Je n'ai oui, pas du tout d'accord pour faire <rire> ce que propose M. Tardit, parce qu'à ce moment-là, on va arriver à un mitage du terrain qui va être horrible. <rire> nous sommes à bien Biarritz, bien nous ne sommes pas à la verse les flots, il faut quand même pas Ils mélanger. Ils l'ont fait à Bidard et ça marche très bien. Oui, oui mais vous précisément, parlons-en de Bidard, excusez-moi, c'est immonde de ce qui se passe à Bidard. On va des... surtout mais... parler de Biarritz ce soir de... si vous êtes d'accord. Non, non, non, non, mais écoutez, nous savons vos acquaintances avec l'immobilier, mais là, il faut pas exagérer. Guy Lafitte, s'il vous plaît Guillaume oui. bon C'est sûr qu'il y a un travail de rénovation urbaine à mener à Biarritz, hein, parce que voilà. même en plein centre-ville, on peut trouver fait. du logement vétus, Absolument. insalubre, et ça, je suis bien placé pour le voir, vu que je suis médecin que je vais chez les patients. Donc il y a un travail à ce niveau-là, mais je reviens quand même sur le fait qu'on peut faire quelque chose au niveau fiscal pour euh, rétablir un équilibre entre résidence principale et résidence secondaire. On pourrait très bien augmenter les taxes foncières d'habitation et faire un abattement, par exemple, pour les résidents principaux. De toute manière, il faut encourager à résider à acheter à Biarritz pour y habiter. Hein, euh, et également, ce qui est intéressant, ce serait d'encourager, de donner des garanties aux propriétaires pour qu'ils pour qui louent leurs biens. Parce que là, à l'heure actuelle, on a des gens qui achètent à Biarritz, mais qui ne louent pas leurs biens. Euh, donc on se retrouve avec du logement euh, vide. Et donc c'est frustrant d'avoir ce logement euh, qu'on sait existant, mais qui est inutilisé. Donc il faut Vous encourager. Vous envisagez la réquisition Merci, ben, je non, me là... on pourrait en parler longtemps, ah. c'est pas le seul sujet qu'on veut voyaient, évoquer ça ça existe, ce soir. Monsieur, Monsieur Lafitte, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de continuer parce qu'il y a d'autres thèmes qu'on va devoir aborder au ce soir. Donc, on va continuer. On va continuer avec le transport tout de suite. Merci. <médicatrice> Aipatu dugu etxe bizitza eta segitzen dugu gahaioaren gaiarekin, baiak bada mugiko hortasuna, ezan beharien ezak oianatak Aipatu dugu bai etxe bizitza garrantzia berezia duela miarritzen, ertxiki lotua da horrekin aparkalekuen gaiareta eta barneko mugiko hortasuna, iri elkargo mailan garatua den garraio sariak, ez du miarritze barnean segidarik. No la la question de la mobilité devient effectivement dans les villes une question tout à fait centrale c'est-à-dire que les gens ont envie de se déplacer commodément et facilement Je suis vice-président du syndicat des transports de l'agglomération, donc ces problèmes, on les a pris tout à fait en, en, en main. Il y a un nouveau réseau aujourd'hui de bus sur l'agglomération, euh, deux lignes euh, structurantes entre euh, les Bayonne, Biarritz, euh, et puis une ligne nord-sud avec du transport public. Euh, et il faut absolument que ces, ces, ces transports publics, à Biarritz comme ailleurs, euh, se, se développent. Il y a autre chose qui est très important c'est le développement d'autres modèles de déplacement du vélo nous venons de sortir le, le plan de, de euh, vélo de l'agglomération et puis les navettes, les navettes qui euh, euh, sont aujourd'hui euh, un moyen de déplacement extrêmement revendiqué. je suis partisan de développer le réseau des navettes, ce qui posera quand même le problème économique de leur gratuité aujourd'hui, parce que les navettes nous coûtent aujourd'hui, celle de Saint-Charles, de la de la Côte-des-Basques et du centre-ville, près de 250 000 euros, et donc il faudra quand même, si on veut développer, reposer la question du modèle économique oui, des Michel Venac, Jean-Benoît Saint-Cricq, vous avez la parole. – Oui, ce que je dirais, c'est que je n'éprouve pas de grande satisfaction lorsque je vois le nouveau réseau de bus qui a été mis en place sur notre zone de lac -Bas euh l'A10 est l'ex 10 c'est-à-dire la RD 810 a été totalement paralysée par ce couloir de bus et sincèrement je trouve que les allées cavalières qui demeurent et qui finalement ne sont pas utilisées auraient valablement pu être utilisées pour créer des couloirs de bus et laisser circuler en deux fois deux voies sur l'ex 10. Euh, le résultat des courses c'est que nous avons un encombrement un embouteillage systématique de véhicules et je ne pense pas que ça soit euh, propice donc à une bonne qualité de l'air et en contrepartie vous avez un renvoi de tout le flux de circulation sur le boulevard du BAB et là je m'étonne qu'on n'ait pas eu l'idée de créer sur ce boulevard de BAB deux voies d'autobus latérales pour faire une liaison directe Bayonne Centre-Biarritz Centre qui aurait assurément permis d'éviter d'avoir à prendre le bus car le système de transport en bus site propre, malheureusement, il va mettre une demi-heure pour rejoindre les deux centres. C'est beaucoup trop long. Guylain Fittel. Oui alors, je pense que la combinaison euh, bien sûr bus navette euh, et aussi euh, facilité pour les circulations douces mais ça ça me va très bien. Moi je dirais que le D'abord, le, le, le bus, il doit non seulement rier Bayonne à Biarritz, mais pour moi, la ligne la future ligne Renault, elle doit aller jusqu'à la gare. Elle doit traverser Biarritz, et permet d'accéder facilement aux deux et rejoindre du coup les autres lignes. Deuxièmement, les, les navettes, effectivement, il faut les développer. Je suis partisan de faire une troisième navette sud. La question de la tarification, on en rediscutera ultérieurement. Je pense en tout cas qu'elles sont elles notamment pour occasion aussi de rabattre sur cette ligne. Euh, et enfin je dirais que la, la question euh, après c'est presque la circulation parce que le bus permet de déterminer des de engorgés et on doit avoir en même temps des espaces qui sont beaucoup plus pacifiés avec notamment d une baisse des limitations de vitesse qui permettent au, au vélos, à la marche de fonctionner beaucoup mieux et dernier point, il faut se poser le problème des entrées et des sorties de ville et ça, ça veut dire à la fois des parkings de retenue et peut-être aussi de l'utilisation de la ligne ferroviaire pour du transport de personnes plus adaptées. Guillaume Marruc. Alors justement, les voitures, euh, Biarritz c'est une ville qui est trombosée à l'heure actuelle par les voitures en haute saison, trombosée et polluée. Jean-Benoît Saint-Cricq a raison de mentionner la qualité de l'air. Il faut savoir qu'on a des pics de pollution sur le BAB maintenant qui sont pires certains jours qu'en région parisienne. Donc il va falloir s'en préoccuper. Il faut qu'il ait moins de voitures qui arrivent en centre-ville et pour ça, il faut éviter de refaire des parkings en centre-ville. C'est pour ça que je suis un des premiers opposants au parking de la Côte-des-Basques. Hein, euh, qui est euh, prévu avec celui idéal, il faut maintenant mettre en avant les places qu'on a en périphérie hein, voire créer des places supplémentaires en périphérie mais on en a déjà beaucoup et faire un système de navettes pour amener les gens vers le centre. Donc bien sûr favoriser les navettes gratuites qui idéalement devraient le rester en desservant tous les quartiers parce qu'il y a des quartiers encore qui se sentent à l'abandon et développer le vélo. Donc moi mon idée c'est de développer un service de Vélib qu'on pourrait commencer sur une piste cyclable et piétonne sur tout le front de mer avec pour Pour commencer, un départ Cité de l'Océan, arrivé au phare. Richard Tardit, vous avez la parole. Le seul moyen d'éviter que les véhicules rentrent dans Biarritz, c'est bien sûr de faire des parkings de délestage au point cardinal de Biarritz, au nord, à l'est et au sud. Celui de l'est existe, au Al-Irati. Il est important d'en faire un au niveau d'Aguilera, sous Aguilera, après la réfection du stade de Coubertin et au sud de Biarritz, entre la Cité de l'Océan et le centre-quête rille Maintenant, si vous faites des parkings de délastage, il faut permettre aux gens de pouvoir accéder au centre-ville de ces parkings-là. Aujourd'hui, nous avons un système de navette intramuros qui s'arrête malheureusement à Saint-Charles, à et ou même à Beau-Rivage. Les limites de Biarritz vont jusqu'au Phare, jusqu'à la Rochefoucauld, vont jusqu'à Parme, vont jusqu'à la Miladie. Donc il est important de permettre à tous les biarrots de pouvoir avoir accès aux navettes, de pouvoir avoir accès au centre-ville et et la réciproque, bien sûr, et ce, en évitant de faire des parkings, bien sûr, en centre-ville. On finit le tour de avec Max Prissant. Jean-René, le président d'Aglo, et d'ailleurs, je dois le dire sportivement, Michel Venac à ses côtés, ont travaillé à construire un, un réseau futur de bus-tram qui devrait modifier profondément la, le transport en commun dans notre Aglo, qui a beaucoup de retard ou et avec un taux de motorisation très élevé. Donc moi, je souhaite que Biarritz soit intégré dans ce réseau. Il faut aussi que de manière rapide et cadencée en utilisant le transport en commun, les bureaux puissent aller à Anglet et même à Bayonne s'ils si en ont envie. Mais il faut parallè parallèlement connecter Ce, ce cette ligne, en partie Crono 1, qui est aujourd'hui préparée par le président Grenet, avec un réseau de navettes, de minibus, car ce que les biéraux ont du mal à supporter, c'est souvent ces, ces grands bus qui sont, qui sont vides parce qu'ils sont en bout de ligne, un réseau de navettes pour desservir les quartiers que l'on repense en tenant compte de la morphologie de notre ville et de sa population, un système de dessertes par navette venant se croiser avec Crono 1 qui pourrait arriver à dont je souhaite, en tout cas, qu'il arrive dans le centre de, de Biarritz. Pour le reste, Au-delà des navettes, un, vous plaît. un plan de circulation qui est à repenser et dans ce plan de circulation qui est à remettre à plat, qui est totalement à retravailler, la place du vélo, la place des circulations douces qui devrait être dans l'élément du cahier des charges de ce plan de circulation. Michel Menac. — Oui. Euh, je voudrais quand même dire deux ou trois chiffres qui montrent que euh, l'importance euh, ou l'offre de transport public euh, séduit euh, quand même beaucoup de nos concitoyens. Euh, le réseau euh, d'agglomération est passé de 6 millions de passagers en 2008 aujourd'hui à 8 millions et demi. Grâce à une grille tarifaire excellente et quand on a de biarritz elle transporte près de 300 000 personnes par par an donc je crois que c'est vraiment quelque chose effectivement qu'il faut développer un, un dernier mot euh, il y a aujourd'hui sur l'agglomération le, la, le grand point noir de l'agglomération c'est la négresse. Et la Négresse bénéficiera d'un plan de déplacement urbain de secteur, c'est-à-dire qu'une étude très précise sera faite pour la Négresse pour essayer de fluidifier ce point noir, je le répète, qui est le plus Merci important Michel de l'agglomération monosynchrique oui je dirais que je suis pour ma part assez d'accord avec monsieur brisson sur sa vision de ce système de transport par contre le système envisagé par monsieur venac ne me fait pas rêver du tout une navette gratuite qui devient payante c'est plus une navette gratuite c'est une navette payante c'est à dire un petit autobus et, et on règle pas le problème parce que si on fait des navettes gratuites c'est précisément pour pousser les gens à utiliser ce système de transport et éviter qu'ils ne prennent la voiture non, non, Donc, mais attendez, moi, je là... pas, je ne me suis pas prononcé pour une navette payante Et si à partir d'un certain moment, il faut regarder le modèle économique sûr, des navettes. Économique. Voilà, il faut regarder ce qu'on qu on faut savoir ce la majorité des villes, oui. elles sont en si avec les géosatisfications. S'il vous plaît monsieur, la parole à Guine Lafit s'il vous plaît. Oui, alors bon, je pense que le la question de de la combinaison navette chrono Euh, et j'irais même train si ça va jusqu'à la Négresse a du sens et ça effectivement on se battra là-dessus ça nous paraît une façon d'irriguer la ville pertinente euh, la question des parkings de retenue euh, moi je voudrais signaler une toute petite chose c'est qu'un parking a un coût alors évidemment qu'il y ait surface c'est pas un problème mais si on peut pas dire à la fois qu'on est une ville dense et qu'on va faire des parkings de surface donc s'ils sont pas de surface ils ont un coût et s'ils ont un coût avec quoi les péton or effectivement ce que nous considérons c'est que notamment un certain nombre d'opérations immobilières permettront de dégager des ressources qui permettront de fixancer ce type d'investissement. Si on ne les fait pas, on ne les fera pas. Richard Tarditz, s'il vous plaît. Bon, je trouve qu'il est regrettable que les, que les intérêts des biarros n'aient pas été défendus lors de ces réunions pour ce bus à au niveau de service. En effet, aujourd'hui, le projet fait que ce bus s'arrête à Aguilera. On veut créer un centre de vie à Clébert, donc qui sera pas accessible. Et on a un centre de délastage, un parking de délastage aératique qui ne sera toujours pas accessible. Donc, je pense que demain, si on veut vraiment impliquer les biarrots dans la vie de l'agglomération et leur permettre de pouvoir accéder aussi bien à Anglette qu'à Bayonne euh, grâce à ce bus au niveau de service, il faut prolonger cette ligne jusqu'à Clébert et même jusqu'à Irati. Guillaume Baruc est qui est prévu. Michel Venac, s'il vous plaît, la parole donc, est à Guillaume Baruc. Non, juste des places, effectivement, on en a. On en a à Irati. Euh, on en a également autour de la cité de l'océan. On en a recensé plus de 1000 000 existantes. Euh, la seule chose, c'est qu'effectivement, il faut développer un système de navette pour Acheminer les gens. Euh, voilà. Euh, Guy Laffy dit qu'il faut trouver de l'argent pour faire des parkings. Il faut quand même savoir que le projet de parking souterrain de la Côte des Basques, avec ce projet, euh, sont prévus 850 000 euros de subvention de la ville par an. Donc ça revient à plus de 9 millions d'euros d'euros de subvention Je pense qu'avec cet argent-là, on pourrait faire. en construire Justement, des parties. Je Alors, Il, Il a fait, s'il vous, vous, en... vous plaît, on, on... Non, non, de... mais je, je on dire continue. Que je ce projet, que je on est d'accord, mais on, on a, a façon, beaucoup de sujets. c'est Monseigneur l'évêque qui nous a mis d'accord. Il, Il vous a empêché de le faire. On finit l'autorotable avec Max Brisson et on va changer de sujet. Max Brisson, vous avez la parole. Les maires successifs de Biarris, depuis depuis Guy Petit, Bernard-Marie, puis Didier-Brotin, ont construit des parkings souterrains en centre-ville. C'est ainsi que les choses ont été faites et donc cela emmène les voiture dans le centre-ville, y compris dans le cœur de la ville qui est, qui est la grande plage. Moi, les parkings de dissuasion, je pense qu'ils peuvent avoir du sens quand la ville est saturée. Au mois d'août, en effet, pendant quelques semaines, on peut essayer, avec beaucoup plus de volonté, de mettre en place ces parkings de dissuasion. Pour pour le, pour le reste, moi, je crois aussi, en termes de stationnement, beaucoup à des Place de stationnement temporaire avec des bornes. 20-25 minutes pour des courses courtes. Il me semble que ça peut être aussi une bonne entrée à côté des parkings de souterrains. On va rester là, là pour le... On change de sujet maintenant. On change de sujet. On change de sujet Et on va en faire un petit déjeuner. Hizkuntza izanen dugu aipagai hizkuntza eta eskola ritmuen erreformak biak lotuko ditugu gaurkoan ikusiko duzu baina lehenik euskararekin hasten gira hoiana dakez biztam Euskara arloan pausu nabermenak emandira azken urteetan miarritzen ikastola aipagenezake, baita gau eskola eta udaleku ere. Eskola publikoan murgiltze sistema sartzeko lehen espeientziak ere bertan egin dira. Azken agintaldian, euskara teknikari postu bat ere sortu bada ere, espazio publikoan euskarak ez du leku naturalik. ondoko, ondoko agintaldiari begira neuji ez bedinak, aipagenezake, afitxak eta elebiduna, haipagenezak egikolan gilean formakuntza, zuentzat galdera sinplea galdera zuzena, zeh egiteko prestziste, euskarak berezko lekua izan dezan, miahitzen. Zeh egiteko prestziste, euskarak berezko lekua izan dezan, miahitzen. Gilafitekin, abiatuko dugu main itzulia, jamesela ara, izkuntza politikaz harigira. Oui, euh, merci. Euh, donc, euh, il est clair qu'il y a eu une politique euh, volontaire hein, de développement de soutien à la langue et à la culture basque à Biarritz. A priori, euh, moi, je m'inscris tout à fait euh, dans cette continuité, cest aussi bien euh, dans une coopération, bien sûr, avec le l'Office public de la langue basque pour euh, développer sous toutes ses formes, y compris dans l'enseignement. Je ferai pas de lien direct enfin il y a un lien indirect avec les rythmes scolaires qui est un autre sujet donc je sais pas si On va en voulez, parler après euh, voilà je, je, tout à fait c'est pas c'est pas la même chose donc donc nous on s'inscrira tout à fait dans cette continuité euh, avec euh, bien sûr euh, le bilinguisme euh, que l'on travaillera avec la communauté scolaire pour qu'il fonctionne le mieux possible et qui conserve qui soit qui reste bien implanté euh, le bilinguisme dans bien sûr les services municipaux euh, et l'usage de, de la langue basque et, et, et, et, comme ce On le voit aujourd'hui. Donc là-dessus, on est tout à fait dans la ligne de ce qui a été fait depuis une quinzaine d'années. Jean Monod Saint-Cricq, vous avez la parole. et eh bien, ce que je veux dire, c'est que tout comme Guy Laffitte, je trouve que ce qui a été fait est très bien. Donc, je vais vous surprendre. Je suis landais, comme mon nom l'indique. Cela dit, j'ai épousé une femme basque et euh, mon fils a bénéficié d'un enseignement bilingue donc euh, à l'école où il se trouve. C'est l'école Sainte-Marie. Euh, et euh, nous en sommes tout à fait satisfaits. J'ai pu mesurer l'intérêt de la langue basque, euh, ne serait-ce que dans ma propre famille, puisque mon beau-frère a pu trouver du travail de l'autre côté, en Pays-Basque-Sud. – Quand même plutôt parler et des politiques que vous envisagez que de votre euh, parcours bon, personnel. – simplement, non, mais c'est pour vous dire mon attachement. bon et, et donc nous envisageons évidemment de poursuivre cet effort, parce que c'est quelque chose de très sympathique, et c'est bon pour les enfants, Euh, d'avoir la connaissance d'une langue comme le basque, qui n'est pas une langue facile. Euh, et Il faut le reconnaître pour ceux qui s'y frottent et qui tentent un peu. Donc euh, nous continuerons. Euh, vous parliez d'affichage bilingue, nous y sommes tout à fait favorables. Ça existe euh, à, sur Biarris pour beaucoup de choses. Et donc on poursuivra cet effort, je peux vous le garantir. Guillaume Baruc, vous avez la parole. Alors oui, bah, effectivement, la langue basque a une grande importance dans notre programme. D'ailleurs, je crois que nous sommes la seule liste à avoir traduit intégralement notre programme en Echcara. Donc on peut d'ailleurs le, le consulter sur le site biarritz2020.fr. Je crois qu'il faut vraiment penser maintenant tout à Biarritz en bilingue, c'est-à-dire aussi bien la communication officielle que les événements. Euh, la traduction doit être beaucoup plus systématique sur les concerts, sur dans les grands bâtiments que nous avons, notamment à la cité de l'océan où on pourrait faire les choses beaucoup plus en bilingue. Il faut que la langue basque devienne une réalité, que ce soit pour les, les, les agents municipaux, hein, à qui faut proposer des formations, et encourager cette pratique dans leur vie, leur vie de tous les jours, dans les commerces. Hein. Et là, la monnaie, je peut aider. Dans notre liste, nous avons un ostéopathe, notamment, qui accepte cette monnaie et qui parle en basque. Donc, il y a une démarche à développer au niveau de Biarritz par rapport à ça. Et ensuite, dans les écoles, on aura l'occasion d'en reparler. Richard Tardit, quelle place pour la langue basque Une place énorme, bien sûr, du, du travail a été fait, mais je pense qu'il faut pas s'arrêter simplement au, aujourd'hui au, euh, au collège. Il faut faire un lycée. Il y a un projet de lycée dans notre agglomération qui devait être installé à Bidard. Et demain, après ce lycée, quoi faire avec ces jeunes gens qui ont fait donc une, euh, une éducation en basque et qui, demain, peut-être chercheront des emplois en basque Donc il faut, bien sûr, aller encore plus loin, euh, créer des ponts avec nos voisins, Euh, du Pays Basque Sud, qui aujourd'hui sont quand même beaucoup plus avancés que nous euh, sur l'organisation et le développement d'un la langue basque dans la vie de tous les jours, et chercher à trouver, à permettre à nos jeunes gens qui donc, qui auront fait leur diplôme euh, dans notre agglomération en basque, de pouvoir chercher des emplois euh, dans le Pays Basque Sud. Marc D'abord le lycée de Chachka, il sera Biarritz, c'est pas à Bilard, Richard. L'agglomération, l'agglomération, j'ai dit. Mais, bon, je crois que j'ai pas besoin de... De, de dire de longs mots sur ma sincérité sur l'engagement sur la langue basque. Un, il faut renforcer le service de politique linguistique de la ville, qui est l'acteur De cette politique linguistique, il a besoin d'être renforcé. Comment en, en recrutant d'autres agents. Tout à, tout cela est affaire d'ingénierie. Si on veut que la langue basque se développe dans l'espace public, il y a beaucoup de travail d'ingénierie à faire sur le sujet. Cela nécessite aller convaincre des commerçants, aller convaincre des associations. Et donc ce travail d'ingénierie, c'est le service de la politique linguistique qui doit le mener. De même qu'il doit travailler avec, à l'émergence de la demande vis-à-vis -vis de l'enseignement dans le public, dans l'enseignement catholique mais aussi dans la filière immersive de CHK. Et c'est clair que que la ville de Biarritz soutiendra CHK et fera des investissements à CHK. Et je le dis clairement dans des places représentants du Parti socialiste autour de cette table quand on voit les coûts qui sont aujourd'hui portés à CHK par le gouvernement socialiste. Et puis il faut de la visibilité sur la langue basque avec le développement du bilinguisme, non seulement sur les panneaux, mais dans la vie quotidienne. Et la ville de Biarritz doit montrer l'exemple sur le bilinguisme. Merci, monsieur Christian. Vous allez répondre Guy Laffitte, mais d'abord Michel Venac. Je crois que la ville de Biarritz montre l'exemple depuis euh, plus de 20 ans. Euh, si on avait on faisait le bilan, effectivement, de tout ce qui a été fait, vous l'avez fait tout à l'heure, euh, l'Ikastola, la crèche basque, en langue basque... Minsha Lachaï récemment, euh, euh, la classe immersive d'Alsace-Lorraine. Donc le bilan, je crois, est assez euh, éloquent. Il faut accentuer cela parce que la défense de la langue basque aujourd'hui est vraiment une quelque chose d'essentiel, une priorité. Et euh, nous proposons simplement euh, de créer, de renforcer le bureau de la langue basque qui existe aujourd'hui dans la municipalité qui a fait beaucoup de travail avec Mayalane Etcheverry, euh, avec qui je parle beaucoup de ces questions et nous créerons un service de la langue basque, c'est-à-dire notamment avec l'aide de l'Office public de la langue basque pour les personnels, de manière à développer la signalétique, l'usage, la pratique, bref, la présence de la langue basque dans notre ville. Nous avons écouté monsieur Prisson Guy-Lafitte. Le Parti Socialiste attaque la langue basque oui. Et oui, alors non rapidement. deux deux choses d'abord ça me permet de corriger une petite chose je, je suis allé au parti socialiste je me suis au parti radical de gauche je sais pas au parti socialiste première chose deuxièmement je vois pas très bien que ça vient faire cette histoire euh, parce que bon il y a un sujet euh, qui est posé depuis très longtemps euh, avec la loi 1905 la difficulté à financer l'enseignement privé il faut trouver il y a des méthodes qui marchent il y a des méthodes qui marchent pas Voilà. Donc, euh, à partir de ce moment-là, euh, il faut trouver les bonnes solutions et pas euh, s'affronter sur des méthodes qui... Moi, j'agrandirais les cachetolas. On s'est même, si même si le préfet doit me poursuivre. À la sanction des tribunaux d'administration. Moi, j'agrandirais les là même si le préfet doit me poursuivre. Voilà ça sera annulé, c'est pas grave. C'est acté et on s'en rappellera. Euh, juste juste, un... juste une observation du... au passage très rapidement euh, Michel euh, Benoît, il y a quelque chose de très important qui va se produire aussi, c'est la présence du lycée qui va être construit sur le terrain barroyer. Euh ce, ce lycée, la région et j'ai voté comme conseiller régional 6 millions d'euros pour le lancement de cette de cette affaire. J'ai observé cher Max Brisson que ton groupe n'a pas voté euh, cette délibération. Mais j'ai mais j'avais j'avais beaucoup travaillé quand j'étais président de l'office public qui suit devant Pascal Indo, le président de CHK, Brisson, le travail que j'ai pu faire pour la création du lycée Me, de CHK à mer, Biarritz, Merci, monsieur Brisson. Vous parlez d'ici, cest le lien est fait avec le, euh, la réforme des rythmes scolaire. Euskar Arekin, l'autoura à Zuzena, Isan Endouere, l'ouden tchartzen, appliquant l'application de l'Escola Ritmoen et Reformak. Eskola publikouen Kassouan, Enrico Etziak, l'application d'activités extra-eskolarak. Eskola publikouen Kassouan, Isan Endauri, Ikastolen kasuan sortzen da duda, egi batzuetan ari dira lanean, nola behmatu, aktivitate extraeskolak horiek, euskaraz egiteko aukera izanen dutela ikastolako augek. Hori da, gaukkoan pausatu edo eginei dizuegun galdera, ze laguntza emaiteko presiste ikastolai, aktivitate esko, extraeskolak horiek, euskaraz egiteko aukera izan dezaten, lehenik itza hartzen, jambona, zenkrik, zuizanen zira. Et peut-être que cela verra, c'est l'agence à l'émanent d'hier, il jean vous avez la parole. Bon, très simplement, il faut qu'ils aient du personnel pour pouvoir euh, effectivement développer l'enseignement de la langue basque et profiter de créer nos horaires supplémentaires. Donc à partir de là, moi je compte m'appuyer beaucoup quand même sur le euh, réseau associatif. Donc je pense que les associations doivent être mises en pointe et très sincèrement euh, je comprends que les Icastola euh donc puissent être préoccupés mais elles ne sont pas les seules à être préoccupées cette question des harcèlement scolaire préoccupe l'ensemble des des disons des écoles j'ai reçu des parents d'élèves nous avons examiné ensemble les possibilités j'avoue que pour ma part j'ai une petite de euh, préférence pour euh, tout ce qui concerne le rapport à l'art. Euh, il est vrai que la tendance générale va être de faire faire du sport aux gamins. Euh, donc ça, c'est la solution de facilité. Or, moi, je préfère effectivement les voir euh, développer l'enseignement des langues euh, et les voir également la pratique artistique, art plastique, musique, etc. Guillaume Marruque, quels moyens pour les égages-tolats Alors, déjà, il faut voir que sur cette réforme des rythme scolaire à Biarritz, on a pris Du retard. Hein. Déjà, on voit ce qui est prévu. On a un petit peu peur de voir comment la mise en pratique va pouvoir se faire. Donc déjà, la première réponse, ce sera à mettre des moyens, un des moyens financiers et des moyens humains et surtout des moyens logistiques pour voir comment on va organiser ça. Parce que ça va être un vrai casse-tête au niveau des emplois du temps. Euh, et pour ça, euh, il va falloir voir... Comment s'organiser Donc peut-être même réfléchir à un service à la mairie ou un bureau qui va réfléchir sur cette réforme des rythmes scolaires pour pouvoir euh, mettre les choses en pratique. Nous, c'est clair que dans notre programme pour cette réforme, on veut mettre en avant les activités linguistiques en faisant intervenir le tissu associatif et la langue basque, effectivement, euh, c'est un des points qu'on veut développer pour euh, les personnes qui sont déjà en Icachetola, mais également pour les personnes qui sont euh, dans le public, pour leur proposer des initiations et des sensibilisations à la langue. Richard Tarditzen. Je crois que cette réforme scolaire est aujourd'hui un tremplin extraordinaire pour enfin euh, pouvoir faire découvrir à nos enfants autre chose que simplement le côté académique de l'école. Tous nos voisins européens, les Allemands, les Anglais, l'ont fait aujourd'hui. Dédié des après est dédié les après-midis. Aujourd'hui, c'est pas 4 heures dans notre programme, mais c'est 6 heures par semaine que nous, oui, nous complètement pour les Ikashotola et pour que ces euh, activités extrascolaires soient en... les Ikashotola. Les, les, les Ikashotola euh, sont des écoles comme les comme les écoles françaises euh, dans Tambiari, donc ce programme va s'appliquer euh, aux Ikashotola comme aux autres écoles. Il est important comme a dit monsieur Sankric euh, d'y impliquer le réseau associatif qui aujourd'hui certaines associations se retrouvent bien délaissées et n'ont pas l'occasion de pouvoir faire connaître euh, aux gens et aux enfants euh, leurs activités, je crois que c'est un moyen extraordinaire de les impliquer un peu dans la vie des enfants et dans la vie des écoles, Icastola et les écoles françaises. Max Bixion. Je vais répondre clairement à votre question. Moi, je souhaite des ateliers périéducatifs en langue basque parce que augmenter le temps d'exposition à la langue basque, qu'il y ait des activités de loisirs aussi en langue basque, c'est très important. La langue basque ne doit pas être qu'une discipline de l'école, être aussi une discipline dans les activités péri-éducatives. Donc, je proposerai des ateliers péri-éducatifs en langue basque, non seulement pour les cashtolas, bien sûr, mais aussi pour les sections bilingues des écoles publiques et de l'école catholique pour que les enfants aient un temps d'exposition à la langue basque au-delà des heures de classe. Vous savez, on peut... Éventuellement, ne pas aimer une discipline en classe parce qu'on n'est pas un bon élève. Et quand on joue au rugby en langue basque, qu'on apprend à nager en langue basque ou qu'on fait des cours péri des cours de prévention routière en langue basque, eh bien, on est dans un autre cadre et l'Oscara devient plus ludique et donc l'Oscara y est gagnante. Michel Monacke. Moi, je rejoindrai ce que vient de dire Max Brisson. Euh, la loi offre une opportunité formidable au travers des activités périscolaires de contribuer encore davantage à l'éveil de l'enfance sous toutes ses formes. Et je crois qu'évidemment, dans une ville qui a donné tant de place dans les années passées à la langue, à la langue basque, sous des formes différentes, il est évident que ces ateliers où ces activités périscolaires doivent intégrer le basque massivement d'une manière très qualitative, parce qu'il faut absolument que les intervenants soient des intervenants de haut niveau, et il faudra effectivement aller vers les associations qui apporteront là une contribution décisive. Dernière prise de parole pour Guy Lafitte. Oui, alors, euh, en ce qui concerne le, les rythmes scolaires, d'abord la première chose, je, je ne limiterai pas que des les cache tout là. Je signale que c'est obligatoire dans le secteur public, ce n'est pas obligatoire dans le secteur privé, confessionnel ou... Euh, mais là la, là, la question porte sur les alors, moyens pour que ces activités périscolaires soient en œuvre scolaire. Non, non, mais justement, euh, je voudrais répondre parce que je ne pourrais pas non plus qu'on simplifie les choses. Il y a une égalité de traitement en matière de fonctionnement. Donc si effectivement les échechotela veulent mettre en place euh, des choses en matière de rythme scolaire, j'ai pas de problème, on les traitera de la même façon que les écoles publiques dans le secteur public. Moi ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, la préparation de la mise en place des rythmes scolaires n'a pas été faite de manière suffisamment concertée. En tout cas concertée beaucoup trop tardivement avec la communauté scolaire, c'est quand même la base de l'aménagement de rythme scolaire. Donc les bien entendu les activités en langue, langue basque prendre en place dans cet aménagement de rythme scolaire, mais ce que je souhaite c'est une diversité des activités il peut, ça peut être de toute nature que ce Qu soit culturel sport comment mais justement c'est un bon problème c'est une bonne question et c'est mais je dis je le regrette on Donc, aurait dû concerter on, depuis bien longtemps on pourrait en discuter longuement mais comme vous le voyez le temps avance pour passer au dernier sujet je donne la parole à Yanadageho Yanadageh Zuritza urren kalitatea aipatuko dugu azken gei bezela gaur gaueko eztabaidana Eurite handien urtzikinak itxasora botatzen zirela salatu dute elkarte handanak, hori froga, fro, frogatzen dute bideoak ere ikusial izan dira komunikabide ezberdinetan, herri balnearioa da, miarritze, udan bere ondartzei esker turista anitz erakartzen dituena, 2000 mausterako uren kalitatea bermatzea eskatzen du Europar Direktiba batek. Araberaz, eh? gaia plantatua ba da, uren kalitatearen gaia, Eta galdera zuzena, gau, gaueko autagaien zat, nola egin miar uren kalitatea behmatzeko. Zuri hitza, gion, baxuk. Un minut, s'il vous plait. Et alors, très rapidement, dira paskona paletan. Investir, et investir massivement pour hacenir. Hein, et ça, ça va pas être des petits investissements à 1 million d'euros ou à 10 millions d'euros, comme je peux l'entendre. Ça va être des, des investissements lourds, comme il y en a déjà eu, au niveau de l'agglomération. Donc ça, ça, ce sera pas la ville qui gérera ça, ce sera l'agglomération. Il n'y a pas que Biarritz euh, qui a son mot à dire sur la qualité des eaux. Au niveau de Biarritz, par contre, ce qu'on peut faire, c'est renforcer les analyses. Moi, je propose des analyses plus complètes où on recherchera notamment des polluants chimiques hein, qui permettront de savoir ce qu'il y a dans l'eau euh, pour une fois qu'on sait ce qu'il y a dans l'eau, améliorer le traitement. On a des travaux à faire au niveau de notre station d'épuration en renforçant notre reman, notamment le traitement tertiaire, c'est-à-dire le traitement qui se fait en bout de course pour améliorer la qualité de l'eau. Il faudra surtout améliorer l'information des usagers parce que ce scandale qui a eu cet été, c'est que les gens manquent d'informations. Nous, ce qu'on propose, c'est de donner en temps réel l'information sur la qualité des eaux de baignade sur le site internet et sur une application smartphone. Richard Tardit. Aujourd'hui, ce n'est pas régler le problème de mer, c'est le régler aujourd'hui. Il semble que les solutions sont très claires. Nous dépendons de trois bassins versants, la Dour, l'Ouabia et la Bidasoa. Donc déjà, s'assurer que cette eau qui descend donc devant nos rivages euh, soit traitée. Euh, la deuxième, c'est bien sûr, quand il y a des problèmes comme il y a eu l'été dernier, c'est avoir des solutions immédiates pour éviter que ces eaux sales soient rejetées dans l'océan. Euh, un des moyens, c'est bien sûr, ces pansements ce que nous avons, ces bassins de rétention. Nous n'en avons qu'un à Biarritz aujourd'hui, ce qui permet donc de retenir l'eau tranquillement Quand la capacité de traitement de notre station d'épuration est saturée, il faudra donc créer dans les nouveaux projets de nouveaux bassins de rétention qui seront bien sûr des pansements, mais qui permettront de s'assurer que les eaux sales ne soient pas rejetées dans l'océan. Max Prisson, vous avez la parole. Curieusement, je suis assez curieux avec ce qu'a dit Guillaume Baruc. D'abord, ses compétence d'agglomération. Deux, il faut limiter les surverses des bassins de rétention. Il y, a, il y en a plusieurs. Pour cela, il faut augmenter le débit de la station de relevage du port des pêcheurs, il faut augmenter le débit de traitement de la station de Marbella, il faut construire sur 5 ou 6 ans un certain nombre de bassins supplémentaires, à peu près pour 10 000 m3 de rétention d'eau, et puis il faut aussi bien sûr changer le système de désinfection de Marbella pour, aller, pour respecter les nouvelles normes et aller vers des rejets d'eau qui soient en lien avec les baignades qui sont à côté. Michel Benacken. oui, trois choses. Première chose, la qualité des eaux de baignade va devenir aujourd'hui quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire sur le plan de l'activité touristique, si nous n'avons pas une qualité parfaite des eaux de baignade, nous souffrirons d'un point d'un point de vue de la fréquentation touristique. Deuxièmement, Entre 1998 et 2010, la communauté d'agglomération a investi 150 millions d'euros sur l'assainissement, les bassins tampons, les stations d'épuration, etc. C'est énorme. Troisièmement, je pense que dans les dix années qui viennent, on devra investir autant. Sur quoi Sur de nouveaux équipements. Ça vient d'être dit probablement des bassins de rétention. Je pense aux plages du nord de Biarritz notamment. Et puis les technologies nouvelles. Il en arrive qui sont des technologies de pointe aujourd'hui et qui permettent de purifier davantage les eaux. Il faut y aller. Et on aura de nouveau, je pense, la même somme merci à mettre, à mettre en, merci en, Michel, en jeu. Merci Michel Venagui, Lafitte. Oui, alors c'est évidemment, on toujours on sera tous d'accord, c'est un enjeu économique majeur. Bon, euh, c'est effectivement une compétence d'agglomération et surtout ça ne peut se concevoir que sur le euh, l'agglomération. Et de fait, nous avons été interrogés par Savrider, euh, tous les élus ici présents, je pense. Euh, euh, Henri Cheto Jean Espinando et moi-même, avant de montrer que c'est une volonté d'agglomération, on a fait une réponse collective et effectivement on a un plan d'environ 30-35 millions d'euros à réaliser dans très rapidement et sur Biarritz c'est essentiellement euh, des bassins de rétention une amélioration du traitement de la station d'opération parce que le relevage normalement des eaux euh, du de, port des pêcheurs vers la station c'est déjà fait et en ce qui concerne le mode de traitement il a déjà été amélioré mais il faut le compléter on, va, dit, finir, mais on, finir on le compléter. va finir avec Jean-Benoît Saint-Cricq s'il vous plaît Oui, euh, moi ce que je dirais simplement, c'est que sur cette affaire, je suis un peu surpris de l'indigence des solutions qui ont été mises en œuvre depuis quelques années. Parce que, faut-il le rappeler, jusqu'en 2010, les réservoirs de rétention de la Grande Plage ne fonctionnaient même pas en période d'hivernale. Donc ça veut dire qu'on faisait directement du rejet, et les surfeurs qui à l'époque se baignaient dans ces eaux-là, ça en est bien compte. Donc euh, depuis, effectivement, ça fonctionne. On s'est rendu compte que les réservoirs de stockage, de chacun 10 000 mètres cubes sous le parking de la Grande Plage sont très insuffisants. Donc il y a urgence, urgentissime à faire quelque chose, à mettre en place immédiatement un système de rétention. Je finis. Et surtout, Inissez. un plan pluriannuel donc de mise en place de réseaux séparatifs. Merci Jean-Benoît Saint-Cricq. Nous sommes limités par le temps, donc pour donner euh, la fin à ce débat, euh, nous allons donner la parole à chaque candidat. Et pour commencer, donc Richard Tardis, vous avez moins d'une minute, euh, par contre, parce qu'on est rattrapé par le temps, euh, pour le dernier mot euh, de ce soir. un problème. Aujourd'hui, euh, le maire, demain, euh, récupérera un dossier, le dossier de la cité de l'océan, dont pas mal de, de gens autour de moi ce soir sont responsables, qu'ils ont voté pour, il est important demain de rendre cette cité de l'océan profitable. Aujourd'hui, elle coûte à la ville de Biarritz. Un moyen euh, de la rendre profitable, c'est de créer un trait d'union entre la ville de Biarritz et ce quartier dile qui est donc à la frontière sud de Biarritz, en développant le quartier d'Amyladi, en y faisant venir des écoles, en rénovant le centre des artistes, en y créant un parking et un centre euh, de commerce de proximité qui permettront à ses habitants de pouvoir vivre dans ce quartier-là et faire vivre un cité de l'ocerne. Rapidement Max Prisson moins d'une minute, votre dernier mot ce soir. La liste que je constitue avec mes amis s'appelle le temps des bureaux parce que je crois qu il y a beaucoup de, de recherche de proximité, il y a une attente de réactivité, il y a une attente qu'on réponde aux besoins des bureaux. Voilà pour que je dis qu'il faut ouvrir le temps des bureaux pour apporter des réponses en termes de propreté, en termes de voirie, en termes d'école, en termes de fête, en termes d'animation. Mais bien sûr, il faut aussi à côté de cette ambition du quotidien, à avoir l'ambition du renouveau. Il faut qu'on reste à la hauteur de cette petite étincelle que l'on voit dans le regard des gens quand on dit je veux Biarritz et donc il faut qu'on soit à la hauteur d'une destination qui compte, qui aura besoin toujours d'investir pour rester une destination majeure, tenir les deux bouts, authenticité et développement économique d'une station qui compte. Michel Venac, rapidement. Écoutez, les six ans qui viennent seront décisives pour le développement de notre ville. Il y a trois domaines dans lesquels il faut travailler. Le premier, c'est la qualité de la vie quotidienne de nos concitoyens, le logement, la mobilité, la sécurité. On en a parlé. Le deuxième domaine, c'est s'occuper de ceux d'entre nous qui en ont le plus besoin. C'est quand même l'ambition sociale. On n'en a pas parlé beaucoup ce soir. L'ambition sociale, en tout cas de mon projet, les jeunes, les personnes âgées. Et puis, le troisième élément, c'est l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants, c'est de l'économie. Et cette économie, il faut renforcer l'activité touristique qui est notre pilier et puis ouvrir un nouveau front économique autour de l'économie de la mer parce que là, il y a vraiment pour demain des emplois fixes et durables qui pourront Merci. être offerts Merci aux jeunes diarres. Oui, alors je pense que nous sommes aujourd'hui à un double tournant. Et c'est l'enjeu de ces élections. Le premier tournant, c'est pour Biarritz la baisse démographique, la perte des actifs, qui pour moi est un danger absolument mortel. Et donc pour nous, c'est pour cela qu'on place le logement comme priorité parce qu'il faut absolument stopper cette tendance qui est très dangereuse pour la ville. Le deuxième tournant, c'est l'agglomération. Il nous faut une agglomération forte. Nous sommes très en retard sur ce qui se passe en France. Si on veut faire ici un développement économique diversifié, et pas seulement autour de l'océan, mais autour des matériaux composites de l'aéronautique, de tout ce qui est informatique, robotique, on ne peut le faire qu'avec une aglo extrêmement forte. Et ça, c'est un enjeu aussi fondamental. Jean-Moulin Saint-Cricq, et on va finir avec Guillaume Barruque. Parfait. Eh bien, pour Biarritz, moi, je voudrais d'abord redresser les finances parce que ceux qui vous ont dit qu'ils voulaient le temps des biarrots, ils ont mis Biarritz dans une situation telle qu'effectivement, ça sera difficile de faire le temps des biarrots. Et si on le veut, c'est parce que précisément, ça ne l'a pas été. Alors, euh, arrêter les folles dépenses, évidemment, remettre de l'ordre, comme le disait Richard Tardis avec juste raison, dans le fonctionnement de cette cité de l'océan que nous, nous voulons transformer en musée d'art, parce qu'on peut faire quelque chose de rentable, de beau pour notre ville et d'attractif. Et ensuite, rétablir la sécurité qui, malheureusement, on n'en a pas parlé, mais présente quelques difficultés dans cette ville et mérite toute notre attention. Pour finir, Guillaume Maruc, vous allez le dernier mot. Alors moi, je dirais que Biarritz, c'est une ville qui a besoin de renouvellement, qui a besoin d'idées nouvelles et que ce nouvel élan ne peut être apporté que par les jeunes. Il y a encore des jeunes à Biarritz et notre liste Biarritz vague d'avenir. Et là, pour rappeler que des citoyens, qui ne sont pas forcément des citoyens de partis politiques, peuvent participer à la vie citoyenne. Donc on espère amener ce renouvellement. On espère que les électeurs nous feront confiance, hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est jeunes qu'on est moins sérieux que euh, les personnes qui ont plus d'expérience euh, à la mairie. Euh, on espère créer un pacte intergénérationnel, c'est-à-dire qu'il faut que euh, les plus âgés fassent confiance aux plus jeunes et qu'on se retrouve avec un conseil municipal renouvelé dans l'intérêt de Biarritz. Mileske uh, Guillem uh, Bahique eta hortana utziko dugu, ahats uh, untako ez da baida, mileske jere gaur gurekin izan zisteen, sei hautagaiei Richard Arditz, Gila Fit Michel Benak, Gion Barruk, Jean Benoazen Krik eta Max Brisson, miahitzeko hautagaiak izan ditugu gaurkoan uh, gure mainaren inguruan, nire laguntzaile uh, Oiana Dager baina entzunezpadeitu zuera ipatu behar ditugu antion ahi nordoki, Itzulpenean, aritu zeiguna gaurkoan mileske jain itzantion, eta nola ez pampi Merkapide, teknika ahloko lanak uh, sigurtatu dituenak, ahats Eta ez bai daube jizentzuteko parada izanen duzu eta horretaraz nizue gu ere, aste azkenean, bai honako izanen ditugula mainaren inguruan. Pesterik ez gure aldetik pasazazuela ahatsa goxoa teuskal te ijatietan eta laiztik